Dossier 4 Phonographie. Leçon 2 Verbe en e n e r œ l e t e Activité 1A Exemple Nous nous levons. 1. Tu achètes. 2. J'appelle. 3. Vous vous levez. Quatre. Elles amènent. Cinq. Vous emmenez. Six. Nous achetons. Sept. Nous appelons. Huit. Il se s lève. n t 9. Tu amènes.